What to say to promise you In my dreams, all I see is you I really, really wanna get you in my life You don't know what you need Avec le temps, apparemment les cicatrices disparaissent. Seul le corps intérieur, on garde les plaies et les souvenirs. Bonsoir, mère, une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan. Roche, ses coussins et la gueule sont partis explorer d'autres horizons. Fallait me retenir quand j'étais là. Aujourd'hui, me voilà. Les anneries maintenant, arrête là. Lors de l'antana aux mille vertus, la mélodieuse groupe guitare de ma bagarre me réconforte. Garde-toi, je suis déçu. Vois-tu, je suis serein. Prends même mon destin, des friches. Des bourses, même si l'épineux est mon chemin.